Bismillahir Rahmanir Rahim Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaqal insana min alaqa Qui a créé l'homme d'une adhérence. Iqra wa rabbukal Lis Ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume le calame a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde Vraiment, l'homme devient rebelle. Dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah, Muhammad, de célébrer la salat Vois-tu s'il est sur la bonne voie Ou s'il ordonne la piété Vois-tu s'il dément et tourne le dos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 le toupet d'un menteur, d'un pêcheur. Qu'il appelle donc son assemblée Nous appellerons les gardiens de l'enfer. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi.